« Mes enfants, disait Madame Grandet, je ne regrette point la vie. Dieu m'a protégée en me faisant envisager avec joie le terme de mes misères. » Les paroles de cette femme étaient constamment saintes et chrétiennes. Quand, au moment de déjeuner près d'elle, son mari venait se promener dans sa chambre, elle lui dit pendant les premiers mois de l'année les mêmes discours répétés avec une douceur angélique, mais avec la fermeté d'une femme à qui une mort prochaine donnait le courage qui lui avait manqué pendant sa vie. « Monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à ma santé, » lui répondait-elle quand il lui avait fait la plus banale des demandes. « Mais si vous voulez rendre mes derniers moments moins amers et alléger mes douleurs, rendez-vous bonne grâce à notre fille. Montrez-vous chrétien, époux et père. » En entendant ces mots, Grandet s'asseyait près du lit et agissait comme un homme qui, voyant venir une averse, se met tranquillement à l'abri sous une porte cochère. Il écoutait silencieusement sa femme et ne répondait rien. Quand les plus touchantes, les plus tendres, les plus religieuses supplications lui avaient été adressées, il disait « T'es un peu palote aujourd'hui, ma pauvre femme. » L'oubli le plus complet de sa fille semblait être gravé sur son front de grès, sur ses lèvres serrées. Il n'était même pas ému par les larmes que ces vagues réponses, dont les termes étaient à peine variés, faisaient couler le long du blanc visage de sa femme. Que Dieu vous pardonne, monsieur, disait-elle, comme je vous pardonne moi-même. Vous aurez un jour besoin d'indulgence. Depuis la maladie de sa femme, il n'avait plus osé se servir de son terrible tatatata. -ta -ta -ta. Mais aussi, son despotisme n'était-il pas désarmé par cet ange de douceur, dont la laideur disparaissait de jour en jour, chassée par l'expression des qualités morales qui venaient fleurir sur sa face. Elle était toute âme. Le génie de la prière semblait purifier, amoindrir les traits les plus grossiers de sa figure et la faisait resplendir. Qui n'a pas observé le phénomène de cette transfiguration sur de saints visages, où les habitudes de l'âme finissent par triompher des traits les plus rudement contournés, en leur imprimant l'animation particulière due à la noblesse et à la pureté des pensées élevées Le spectacle de cette transformation accomplie par les souffrances qui consumait les lambeaux de l'être humain dans cette femme, agissait, quoique faiblement, sur le vieux tonnelier dont le caractère resta de bronze. Si sa parole ne fut plus dédaigneuse, un imperturbable silence qui sauvait sa supériorité de père de famille domina sa conduite. Sa fidèle nanon paraissait-elle au marché, soudain quelques ladsies, quelques plaintes sur son maître lui sifflaient aux oreilles. Mais, quoique l'opinion publique condamnât hautement le père Grandet, la servante le défendait par orgueil pour la maison. « Eh bien, disait-elle au détracteur du bonhomme, est-ce que nous ne devenons pas tous plus durs en vieillissant Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se racornisse un peu cet homme Taisez donc vos mentries Mademoiselle vit comme une reine, elle est seule, eh bien, c'est son goût D'ailleurs, mes maîtres ont des raisons majeures !» Enfin. Un soir, vers la fin du printemps, Madame Grandet, dévorée par le chagrin, encore plus que par la maladie, n'ayant pas réussi malgré ses prières à réconcilier Eugénie et son père, confia ses peines secrètes au cruchot. « Mettre une fille de vingt-trois ans au pain et à l'eau ?» s'écria le président de Bonfond, « et sans motif. Mais cela constitue des sévices torsionnaires !» « Elle peut protester contre et tant que sur. « Allons, mon neveu, dit le notaire, laissez votre baragouin de palais. « Soyez tranquille, madame. Je ferai finir cette réclusion dès demain. » En entendant parler d'elle, Eugénie sortit de sa chambre. « Messieurs, dit-elle, en s'avançant par un mouvement plein de fierté, « je vous prie de ne pas vous occuper de cette affaire. « Mon père est maître chez lui. « Tant que j'habiterai sa maison, je dois lui obéir. » Sa conduite ne saurait être soumise à l'approbation ni à la désapprobation du monde, et n'en est comptable qu'à Dieu. Je réclame de votre amitié le plus profond silence à cet égard. Blâmer mon père serait attaquer notre propre considération. Je vous gré, messieurs, de l'intérêt que vous me témoignez, mais vous m'obligeriez davantage si vous vouliez faire cesser les bruits offensants qui courent par la ville et desquels j'ai été instruite par hasard. Elle a raison, dit Madame Grandet.